M M monsieur le président, vous dites dis disiez que, que la, la faillite. Le bredouillement affecté depuis si longtemps par le bonhomme, et qui passait pour naturel, aussi bien que la surdité dont il se plaignait par les temps de pluie, devint en cette conjoncture si fatigant pour les deux Cruchot, qu'en écoutant le vigneron il grimaçait à leur insu, en faisant des efforts comme s'il voulait achever les mots dans lesquels il s'empêtrait à plaisir. Ici, peut-être, devient-il nécessaire de donner l'histoire du bégaiement et de la surdité de Grandet. Personne, dans l'Anjou, n'entendait mieux et ne pouvait prononcer plus nettement le français angevin que le rusé vigneron. Jadis, malgré toute sa finesse, il avait été dupé par un Israélite qui, dans sa discussion, appliquait sa main à son oreille en guise de cornet, sous prétexte de mieux entendre, et baragouinait si bien, en cherchant ses mots, Que Grandet, victime de son humanité, se crut obligé de suggérer à ce malin juif les mots et les idées que paraissait chercher le juif, d'achever lui-même les raisonnements du dit juif, de parler comme devait parler le damné juif, d'être enfin le juif et non Grandet. Le tonnelier sortit de ce combat bizarre ayant conclu le seul marché dont il ait eu à se plaindre pendant le cours de sa vie commerciale. Mais s'il y perdit, pécuniairement parlant, il y gagna moralement une bonne leçon. Et plus tard, il en recueillit les fruits. Aussi, le bonhomme finit-il par bénir le juif qui lui avait appris l'art d'impatienter son adversaire commercial, et, en l'occupant à exprimer sa pensée, de lui faire constamment perdre de vue la sienne. Or, aucune affaire n'exigea Plus que celle dont il s'agissait, l'emploi de la surdité, du bredouillement et des embages incompréhensibles dans lesquels Grandet enveloppait ses idées. D'abord, il ne voulait pas endosser les responsabilités de ses idées. Puis, il voulait rester maître de sa parole et laisser en doute ses véritables intentions. « Monsieur de bon, Bonfond, pour la seconde fois depuis trois ans, Grandet nommait Cruchot-Neveu « Monsieur de Bonfond » Le président put se croire choisi pour gendre par l'artificieux bonhomme. « Vous disiez que les faillites peuvent, dans certains cas, être empêchées par les tribunaux de commerce eux-mêmes. Cela se voit tous les jours, dit M. C. de Bonfond, enfourchant l'idée du père Grandet, ou, croyant la deviner et voulant affectueusement la lui expliquer. « Écoutez, j'écoute, répondit humblement le bonhomme, en prenant la malicieuse contenance d'un enfant qui rit intérieurement de son professeur, tout en paraissant lui prêter la plus grande attention. Quand un homme considérable et considéré, comme l'était par exemple « défunt monsieur, votre frère à Paris mon f »« Mon frère, oui, est menacé d'une déconfiture. »« Ça s'appelle déconfiture ?» d que sa faillite devient imminente. Le tribunal de commerce, dont il est justiciable, suivez bien, a la faculté, par un jugement, de nommer à sa maison de commerce des liquidateurs. Liquider n'est pas faire faillite, comprenez-vous En faisant faillite, un homme est déshonoré, mais en liquidant, il reste honnête homme. C'est bien différent si ça ne coûte pas plus cher dit Grandet. « Mais une liquidation peut encore se faire, même sans le secours du tribunal de commerce. Car, dit le président, en humant sa prise de tabac, comment se déclare une faillite ?»« Oui, je n'y ai jamais p -p -p pensé, répondit Grandet. »« Premièrement, reprit le magistrat, par le dépôt du bilan. » au greffe du tribunal, que fait le négociant lui-même ou son fondé de pouvoir dûment enregistré. Deuxièmement, à la requête des créanciers. Or, si le négociant ne dépose pas de bilan, si aucun créancier ne requiert du tribunal un jugement qui déclare le susdit négociant en faillite, qu'arriverait-il Oui, voyons. Alors, la famille du décédé, ses représentants, son noiri Ou le négociant, s'il n'est pas mort, ou ses amis, s'il est caché, liquide. Peut-être voulez-vous liquider les affaires de votre frère ?» demanda le président. « Ah, grandet !» s'écria le notaire. « Ce serait bien. Il y a de l'honneur au fond de nos provinces. Si vous sauviez votre nom, car c'est votre nom, vous seriez un homme sublime, » dit le président en interrompant son oncle.